La première Oui 22h 23h Par oui dire Pascal Tizon. Dis-moi. Par oui dire, Par dire? Quoi, là? Pourquoi c'est important l'art Pourquoi c'est important de le faire L'art Façon de voir C'est le plus court chemin de l'homme à l'homme Façon de voir Moi je montrerai, je montrerai tout Façon de voir Vert, rouge, jaune, violet Façon de voir Une œuvre d'art, elle a un auteur Et pourtant, bah, quand elle est parfaite, il y a quelque chose d'essentiellement anonyme Façon de voir <rire> Façon de voir C'est pas Picasso, c'est moi Façon de voir Façon de voir C'est quelque chose qui fait du bien à la tête par les yeux. Façon de voir. Façon de voir. Façon de voir. Congoville. Une exposition collective à découvrir au musée Middelheim à Anvers jusqu'au 3 octobre. Bonjour, moi je suis Peter Bones, je suis le curateur du Musée Midlem, donc euh, je suis responsable des expositions du musée. Le Musée Midlem est un musée en plein air, c'est un des musées euh, les plus anciens en plein air pour sculpture en Europe. C'est fondé en euh, 1950 par le bourgmestre d'Anvers, euh, Lode Kraibex. Et il voulait donner un peu d'air aux citoyens d'Anvers en présentant des sculptures en plein air, des sculptures des artistes contemporains et modernes. Et on a une collection de 300 pièces qui sont en présentation permanente. Aujourd'hui, on continue cette tradition de travailler avec des artistes contemporains en plein air. Et pour cet été, on a invité. Une commissaire Sandrine Collard pour organiser Congoville ensemble avec le musée. Peter Bones, avant de parler de cette exposition temporaire Congoville, on ne doit pas parler de toutes les œuvres qui sont présentes ici dans le parc du Midleheim. Il y en a une dont j'avais envie que vous nous parliez, c'est une œuvre assez emblématique, c'est l'œuvre de Erwin Wurm qui se trouve juste à côté du château. L'œuvre de Erwin Wurm, qui est très visible quand on approche le musée Midlem, il s'appelle Misconceivable. Et en fait, c'est un bateau qui est courbé et qui en fait un peu fatigué, qui en a marre et qui se repose euh, à côté du château qui est notre cœur principal euh, du musée avec un bookshop et euh, nos bureaux aussi sont là-bas. Ce château était aussi un peu le point de départ pour l'expo Congoville car on a découvert que dans ce château, dans l'espace le, où on est, est fondé en... 1920, l'École coloniale supérieure. Et ça, c'était un peu le point de départ pour penser de cette histoire coloniale du musée qui est en fait très peu connue. Euh, je m'appelle Sandrine Collard, je suis historienne de l'art, je suis spécialisée en art africain contemporain et en photographie. Je suis professeure à l'université de Rutgers, Newark, euh, dans le New Jersey, juste en dehors de New York, et puis je suis aussi curatrice indépendante. Avant de faire l'exposition Congoville ici au middle j'ai entre autres fait la Biennale de Lubumbashi en 2019, euh, une exposition sur la photographie aussi euh, au Canada sur la, avec la World Walter Collection, donc voilà, c'est le genre de projet que je fais. On se trouve ici au tout début du parcours de l'exposition. On est tout de suite accueillis par une œuvre, alors elle est assez discrète. Oui, c'est une entrée en douceur avec Pascal Martine Taillou, qui est un des 15 artistes qui présente des œuvres ici. Et cette œuvre s'appelle Le chemin du bonheur. Et c'est. C'est un peu la première œuvre, en tout cas la manière dont j'ai conçu l'exposition, c'est que c'était la première œuvre qu'on verrait en rentrant. Et ça se veut en fait une œuvre qui commence par une touche d'optimisme. Donc l'exposition de manière générale est donc sur les, les traces de la colonisation en Belgique, l'impact très fort, pas toujours reconnu, mais l'impact très fort que la colonisation a eu euh, sur l'espace urbain. Et donc de présenter euh, cette œuvre qui sont donc des, des dalles coloré avec des couleurs très très vives. C'était une manière de repenser en fait, les, les chemins parcourus, mais de manière plus optimiste, avec des couleurs et de penser qu'on peut repenser ces traces en fait, d'en faire quelque chose d'autre. Donc avant une plongée dans une histoire difficile, douloureuse, hein, un travail qu'on doit faire, je trouvais que c'était une bonne idée de commencer par une touche d'optimisme euh, avant de se plonger là-dedans. Et une autre œuvre de Pascal Martin-Taillon, un petit peu plus loin dans l'exposition ?« ouais. la, la, la, la, la paix des braves », Pascal fait un peu l'entrée et la conclusion de l'exposition. Donc « La paix des braves », c'est une œuvre qui reprend un peu cette idée de pierre, donc ces, ces petits pavés en fait, qu'on trouve partout dans les villes, hein, dans les villes européennes, ici beaucoup dans le parc, et il, il les arrange de manière un peu pyramidale, comme ça, avec un drapeau blanc planté au-dessus, et c'est une manière de dire... Il faut déconstruire les choses, les fondations de nos villes, de nos sociétés, de, de la manière dont elles ont fonctionné, ne fonctionnent plus. Il faut, il faut passer par ce travail de déconstruction. Euh, les pierres aussi sont évidemment aussi un symbole de l'arme des pauvres. Hein. On peut penser à l'intifada, quand on se défend mais qu'on a la position du pauvre, souvent la pierre est un peu l'arme qu'on a. Mais en même temps, il recrée ce genre de pyramide et il plante un drapeau blanc au-dessus parce que pour lui, l'aboutissement en fait, de tout ce travail c'est vraiment la paix, <rire> l'apaisement. Euh, et donc voilà, j'aimais bien ce, que cette exposition soit Enchâssé comme ça dans deux œuvres optimistes qui, malgré tout, posent des questions importantes, douloureuses, mais auxquelles on doit se confronter aujourd'hui. On avance un petit peu. Allons-y. Mmh. Moi, c'est Pascal Martin Tayou. Je suis gantois, voilà, mais à la base, je suis originaire du Cameroun. Pascal Martin Tayou, quand on entre dans l'exposition Congoville, on est tout de suite. Confronté à l'une de vos œuvres. La meilleure façon de rentrer dans ce territoire, c'était de, de rentrer avec de bonnes vibrations. Donc, je présentais une œuvre sur le pavé, pavé peint, avec des couleurs que j'affectionne, des couleurs très éclatantes. J'appelle euh, le chemin de, du bonheur. Est-ce qu'on pourrait parler de votre vocabulaire, la couleur, les pavés Il me semble que la couleur était définie comme étant euh, l'élément majeur du pétillement, la joie. Et dans la couleur, euh, ce qui m'intéresse, c'est la couleur la plus légère, parce que je me sens très lourd. Et quand je pense aux couleurs légères, je m'envole. Et euh, si je m'envole, je peux regarder le monde d'en haut et distinguer euh, avec précision mon chemin, mon chemin à moi. Et dans le cas des pierres, j'essaie de prendre la pierre comme un symbole de révolution. J'essaie plutôt de les représenter sur ce pourquoi les pierres ont été jetées. Les pièces sont ajoutées parce qu'on cherche une solution. Donc je m'intéresse aux solutions. Et la solution ici est symbolisée donc par la couleur. C'est un peu ça. Cette installation au début, le chemin du bonheur, c'était une bonne entrée en matière parce que justement il y avait un, un côté optimiste à cette pièce, ce qui n'est pas le cas pour euh, d'autres œuvres de l'exposition. Vous le revendiquez, cet aspect-là, cet aspect optimiste dans cette œuvre-là Oui, je suis fondamentalement... Pessimiste, dont optimiste. Il faut qu'une toile soit belle, il faut qu'il ait de l'ombre à la lumière. Et euh, il me semble que la vie, tout court, se définit ainsi. Et dans ces cas précis, ça traitait, semblerait-il, de la relation un peu difficile, historique, entre le Congo et la Belgique, Belgique coloniale. Et moi, je pensais qu'aujourd'hui, Euh, c'est mieux d'acheter euh, des solutions que d'acheter des problèmes. Généralement, je vais difficilement au vernissage, je vais difficilement aux rencontres. Je me frotte difficilement à la foule. Et, et cette fois, je me suis trouvé là-bas pendant le vernissage. J'étais plutôt heureux parce qu'en fait, j'ai vu un peu Ce qui portait l'exposition, le, c'était cette volonté d'essayer de feuilleter une certaine histoire, Congo-Belge. Et je pense qu'au-delà de ce que j'ai présenté, la formule de l'exposition était nécessaire et à féliciter. Parce que moi, personnellement, j'ai compris beaucoup de choses dans l'art cette exposition. J'ai aussi senti une forme de sincérité. Il y avait des, des très très belles pièces. Qui essayait aussi d'asseoir la qualité artistique d'une certaine création, spécialement du Congo et même du monde, parce qu'en fait, il n'y avait pas que des Congolais dans l'exposition. Et que quelques questions que, que parfois nous nous posons, à un moment donné, fabriquent le chapelet de ce que j'appelais tout à l'heure le chapelet des solutions. En fait, toutes les pièces pour moi, c'était des pierres colorées. Et finalement, je faisais le portrait de toutes les pièces, à la fin, la paix des braves. <rire> Alors l'entrée, on a toutes ces, toutes ces sculptures classiques, modernistes qui font un peu l'identité du parc ici, en tout cas de cette partie du parc et euh, j'aimais beaucoup qu'en rentrant à l'entrée du parc, on puisse avoir une vision directe vers cette œuvre qui est un peu un coup de poing visuel, en tout cas ici au milieu de toutes ces œuvres, qui est une œuvre de Maurice Bikaï, qui s'appelle The Aesthetic Observer, et qui est placée sur un piédestal à la même manière que toutes les autres œuvres, mais qui est radicalement différente dans son esthétique. Maurice Bikaï est un artiste congolais qui est installé en Afrique du Sud depuis pas mal de temps, je crois qu'il y a fait ses études et puis il est resté. Voilà The Aesthetic Observer et c'est une, une réflexion sur le flâneur Noir. Alors, une des idées euh, qui guide vraiment euh, cette exposition, c'est la notion de ce flâneur noir. Alors, Le flâneur, c'est évidemment la personne qui se balade en ville. En fait, le, le, la notion de flâneur a vraiment été théorisée par Baudelaire au XIXe siècle. Et c'est un, un genre de nouveau personnage qui voit apparaître dans les rues euh, des villes qui ont été complètement révolutionnées au XIXe siècle. Paris, entre autres, à l'époque de Haussmann. Et euh, il voit ce genre de nouvelle subjectivité, nouveau personnage qui se balade dans les villes, comme étant... Euh, Ces gens qui s'approprient cette nouvelle ville moderne, donc pour qui cette nouvelle ville moderne a été créée. en fait. Alors évidemment, ici, il y a toute une réflexion sur le fait que nos villes, encore aujourd'hui, sont des villes qui sont tournées vers un autre flâneur, pas les minorités, d'ailleurs pas les femmes non plus. On voit qu à quel point pour les femmes, parfois l'espace public est quelque chose d'hostile et difficile à naviguer. Maurice Mbikaï vraiment repense complètement cette notion. On voit que dans l'esthétique, il parle du 19e siècle. Euh, on voit le, le, le genre de, de chapeau, haute forme, mais tout ça est créé... en entièrement avec des claviers d'ordinateurs recyclés. Donc il fait vraiment un genre de, de clash comme ça entre une esthétique du 19e, mais quelque chose qui est très 20e et 21e siècle, c'est-à-dire l'exploitation des ressources de l'Afrique, euh, le fait que ces ressources en général euh, servent ailleurs qu'à l'Afrique, qu'en général l'Afrique les récupère que comme détritus, quand elles ont été utilisées par l'Occident, et il fait de ça ce costume, de ce dandy en fait d'ascendance africaine, alors le dandyisme, évidemment quand on parle du Congo ça fait très souvent penser au sapeur mais j'insiste beaucoup sur le fait que toute cette idée d'être un dandy et d'être un sapeur est souvent beaucoup plus profond que ce à quoi on s'attend parce que c'est vraiment une notion de prendre soin du corps, prendre soin de soi, quand souvent on n'est pas vu comme étant à sa place ou quand souvent on est soumis à des violences à des ségrégations, donc le fait de vraiment porter euh, soin à son apparence et de s'aimer en fait, est aussi un acte de résistance. C'est une œuvre très composite, très complexe, on le voit qu'à la place de la tête, il a mis un globe, donc c'est vraiment le, le flâneur africain qui maintenant a le monde dans sa tête, c'est lui qui regarde, on voit qu'il a des, des binocles à la place des yeux. Il est en train de faire un selfie, donc il se regarde lui. Il n'est plus l'objet du regard des autres, mais il se regarde lui et il se représente lui. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans cette œuvre et on a eu beaucoup de plaisir à discuter avec Maurice qui est venu ici et qui a vraiment beaucoup visité le parc avant de produire l'œuvre. Mais Justement, donc on voit évidemment le contraste entre cette œuvre contemporaine et les autres sculptures qui se trouve ici dans cet espace du parc du musée Middelheim. Comment est-ce que vous, en tant que commissaire, vous avez abordé cet immense espace du Middelheim Comment est-ce que vous avez... Euh, réfléchit à la disposition des œuvres du parcours de l'exposition Alors, euh, le point de départ de l'invitation de Peter et Sarah pour l'exposition ici, c'était vraiment de travailler sur la proximité du musée avec l'école, euh, l'ancienne école coloniale qui est aujourd'hui un des, des campus de l'Université d'Anvers. Donc il y avait vraiment euh, la proximité physique entre les deux endroits, le lien qu'on pouvait en faire. Donc c'était vraiment cet espace du parc qui m'intéressait principalement. L'Université coloniale est très proche. Le parc servait d'endroit d'entraînement pour les étudiants de, de cette université. Mais c'est quelque chose qui était complètement tu, invisible. Le passé de ce bâtiment était complètement tu. Et c'est évidemment très, très, très à l'image de ce qui se passe de manière générale en Belgique avec le passé colonial, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend une énorme place dans l'espace public. On le sait plus depuis un an et demi avec le Black Lives Matter, mais c'est quelque chose qui est vraiment là, partout, dans l'espace public, dans les noms des rues, dans, dans les mentalités aussi, euh, etc. Mais c'est quelque chose qui reste <rire> très enfoui, en fait, et, et dont on parle très, très peu. De là est sortie l'idée de Congoville, c'est-à-dire de donner un nom à ces traces, de reconnaître que la colonisation, ce n'est pas quelque chose qui a laissé seulement des traces en Afrique, mais beaucoup ici, et qu'aujourd'hui, euh, on le voit bien depuis un an et demi, on n'a pas d'autre choix que de s'y confronter et de faire une archéologie de ces choses pour comprendre la société dans laquelle on vit et pourquoi, à plein d'égards, elle ne fonctionne plus, euh, plus vraiment. Donc voilà, c'était vraiment cette proximité entre ces deux bâtiments, leur relation ou non-relation jusqu'à il y a peu de temps, et l'espace entre les deux, et donc cette balade euh, vraiment de, de ces quinze artistes dans le parc qui étaient vus comme des flâneurs, comme les, les nouveaux euh, personnages à qui on demandait d'entrer en dialogue avec la ville et de représenter comment ils se voyaient ou comment ils projetaient ce que pouvait être pour eux Congoville. <rire> et on a fait aussi beaucoup d'efforts pour intégrer l'ancienne école coloniale dans l'exposition où il y a trois artistes qui présentent des travaux exceptionnels. Euh, C'est aussi un, un moment d'histoire. Il n'y a jamais eu un artiste africain dans, sur ce campus euh, qui, ou, ou qui a présenté quelque chose là-bas. c'est un collectif de performeurs qui tient son nom en fait, d'un festival de performances qu'ils ont créé à Kinshasa qui a lieu annuellement dans les rues de Kinshasa et euh, ici les artistes présents c'est Eddie Ekete Charline Adriansens Louis van der Waal et Prissi Nubi Exactement. On est très chanceux de les avoir eus euh, tous les quatre ici. Les artistes ont créé ce que tu vas voir apparaître derrière le pavillon dans une minute, qui est la maison du chef d'Akuya Makonzi, aussi une œuvre créée pour l'exposition ici, et qui est faite aussi entièrement de euh, matériel recyclé, des pièces d'ordinateur, euh, des canettes, euh, des pneus. C'est une idée qui traverse les œuvres de beaucoup d'artistes ici, c'est-à-dire l'idée que le Congo est, à travers l'histoire, cette manne de ressources naturelles qui est exploitée par le monde d'entrée, qui rapporte très très peu à la population locale, mais qui bénéficie en fait toujours de tout ça euh, comme cimetière en fait, de ces matériaux, c'est-à-dire euh, une fois que l'obsolescence programmée de, ces, de tous ces objets euh, ont fini leur vie en Occident, en fait l'Afrique sert de dépotoir très souvent à tout ça. Et donc ils utilisent tous ces matériaux pour recréer ce qu'ils appellent la maison du chef et qui fait référence à ces maisons de chefs traditionnelles qui ont été en fait la scène des transactions entre ce qu'on appelait les pionniers donc les, les coloniaux qui essayaient de, de gagner du terrain, de s'accaparer en fait le territoire congolais qui donc était vraiment un site, le lieu de rapport de pouvoir en fait très souvent des cadeaux étaient faits pour amadouer, des, des traités étaient signés très souvent avec peu de conscience de vraiment ce, que ça allait, ce à quoi ça allait donner lieu d'un point de vue de terre, d'un point de vue de trafic d'esclaves, etc., etc. Et donc ils font vraiment référence à tout ça mais ils veulent aussi transformer mais cette Maison du self dans, dans un lieu qui, qui serait le... Le berceau d'un autre genre de rapport. Ils ont invité des gens à venir, des, des gens d'Anvers, des visiteurs, à déposer des objets, à entrer en conversation pour justement changer cette donne, changer cette dynamique et en faire un lieu de dialogue, un lieu de réparation, un lieu où on peut essayer de trouver un terrain d'entente, un dialogue, donc de faire de tous ces cadeaux empoisonnés, en fait, quelque chose qui permette d'un nouveau départ. Alors il y a des costumes euh, <rire> qu'ils utilisent comme performeurs, très très visibles. L'homme canette est un des costumes qui est très... Euh, visuellement frappant qu'ils utilisent, qu'ils ont utilisé aussi pour faire un film qu'on verra un peu plus loin dans le pavillon pour se balader dans les rues d'Anvers pour penser à un Congo ville un peu différent. Et donc parmi les personnages, il y a cet homme canette constitué donc de canettes usagées de la tête aux pieds hein. Mmh. et euh, on voit un autre personnage qui est plutôt constitué d'anciens matériaux de voiture il me semble de voitures, de, je crois que c'est un, un mix de beaucoup, beaucoup de choses différentes, mais beaucoup de voitures, d'ordinateurs, euh, de tuyauteries. Enfin, c'est euh, aussi très à l'image de la résilience congolaise, c'est-à-dire euh, une créativité mais, euh, débordante à partir de, de pratiquement euh, rien. Et c'est quelque chose qui est très, très visible tout le temps, mais particulièrement ici avec ce qu'ils produisent ici il faut aussi euh, signaler que Kinact à Kinshasa principalement, ces artistes font régulièrement des performances oui. dans l'espace public. Oui, oui, tout à fait. C'est un festival qui se passe annuellement, puisqu'il n'y a pas vraiment d'espace dédié à la performance, qui le fait directement dans la rue, entre directement en contact. Mais c'est vraiment l'identité, en fait. c'est l'ADN de ce qu'ils font, c'est-à-dire être dans la ville avec les gens. Il n'y a pas une scène à part pour la performance, c'est vraiment intégré à la ville. Oui aussi, une des conséquences du de pandémie, c'est qu'ils voulaient vraiment faire une performance dans le musée Midleme. Ce n'était pas possible à cause du euh, confinement et tout ça. Euh, donc on a fait un film nouveau et euh, ils ont aussi fait des émissions radio. Donc ils ont fait Radio Kinact avec euh, des interviews, avec des échanges, avec des gens qui habitaient à Congo quand ils étaient jeunes, mais aussi avec beaucoup de musique congolaise, qui est bien sûr aussi euh, indispensable. <rires> Welkom bij Radio Kinact hier in het Middelheim Museum in het Middelheim Park te Antwerpen. C'est l'œuvre de l'artiste ghanéen Ibrahim Mahama qui utilise pour euh, faire ces drapeaux qu'on est en train de traverser, cette allée de drapeaux, un matériel qui est un peu devenu son, son matériel signature, qui sont des sacs de jute euh, principalement. Donc ce sont des drapeaux euh, rapiécés, euh, ternes, un peu, un peu délabrés. Et c'est vraiment une réflexion sur euh, l'identité nationale. Et lui, il pose vraiment la question de sur quoi est basée cette identité nationale, sur beaucoup de silence, sur beaucoup de le fait d'ignorer une partie de l'histoire pour pouvoir continuer à être fier de son drapeau euh, les sacs de jute évidemment sont des sacs qui euh, servent à transporter des commodités, des matériels il parle beaucoup de du genre de commerce inéquitable qui régit le monde et donc le fait de, de faire ces drapeaux aussi avec ce matériau permet de parler de cette inégalité qui continue à exister entre différentes nations, entre différentes parties du monde donc voilà c'est une allée qui nous mène à l'ancienne université coloniale, aujourd'hui un des campus de l'université d'Anvers. Et en fait on recouvre la façade, il nous demande qu'est-ce qui est caché en fait, qu qui, de quoi on ne parle pas et c'est intéressant parce que le fait de en fait, de, de bloquer la vue de cette façade fait qu'on commence à s'interroger sur ce building qui est inscrit dans le, dans le paysage Anversois, dont on se pose très peu de questions, qui est un, un, grand, un grand bâtiment euh, architecturalement euh, frappant, mais dont la plupart des Anversois, et en Belgique, ignorent l'histoire. Qu'est-ce qu'on cache en fait De quoi on ne parle pas Et c'est en recouvrant l'école, c'est vraiment de ça dont il essaye de parler. Euh, et c'est un point très important de l'exposition, c'est quel est le rôle de l'éducation en fait dans le fait de maintenir euh, des préjugés, de maintenir une amnésie sur une histoire qui aujourd'hui gangrène beaucoup la société. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça Donc Sandrine Collère, nous voici devant ce bâtiment, cette ancienne école coloniale. Et on voit évidemment cette installation sur la façade, on ne peut pas vraiment la rater. Non, c'est vrai qu'elle est, est très puissante. C'est une œuvre qui marque beaucoup les visiteurs, c'est une de celles qui est les plus instagrammées. Ce lieu en fait est très important, mais je dirais même au niveau national, parce que c'est un, un lieu où on apprenait à être un colon. C'est-à-dire qu'il y avait un cursus, il y avait un curriculum qui était pensé pour préparer en fait les administrateurs coloniaux qui iraient ensuite au Congo et euh, coloniseraient, civiliseraient entre guillemets. Donc c'est important parce qu'on peut voir comme euh, c'est un centre névralgique de ce qu'a été la formation de l'esprit colonial, l'idée que donc il y avait des peuples qui étaient inférieurs, qui avaient besoin des Européens pour les civiliser et on peut un peu euh, pointer du doigt je dirais, ce qui n'est pas toujours facile quand on parle de l'histoire coloniale. Alors comme je disais, aujourd'hui depuis 1960, euh, il y a eu un genre de tombée de rideau hein, sur l'histoire coloniale, on en parlait très peu. Il y avait un genre de sentiment euh, d'ingratitude en fait de la part des Bel les belges, sentaient que les Congolais étaient des ingrats. C'était vraiment littéralement ça. Donc il y a eu un genre de tombée de rideau sur cette histoire qui a seulement commencé à être discutée récemment, mais ça a duré quand même très très très longtemps. Et donc ce genre de rideau posé sur cette façade parle de ce genre de palimpseste qu'est cette école, euh, école coloniale aujourd'hui université. C'est vraiment parler de, de cet espace public, des, des bâtiments qui jonchent comme ça euh, les villes en Belgique et dont on ne connaît pas l'histoire. En tout cas, jusqu'à avant euh, un, an, un an et demi avec le Black Lives Matter Movement, dont on parlait extrêmement peu. Et c'est vraiment de ça dont parle, euh, parle Ibrahim Ama ici. Alors on peut rentrer dans l'école et tu verras que les œuvres qui sont à l'intérieur, celles de Pélagique Bagidi et Zaya Hamani, parle toutes les deux de cette question de savoir. Donc on est dans une institution d'éducation, mais ça parle des idées de savoir, de ce qui est considéré comme les savoirs, avec un grand S, ce qui peut être enseigné, ce qui peut être transmis, versus ce qu'on qu a longtemps dénigré, c'est-à-dire les savoirs non occidentaux, les productions d'intellectuels non occidentaux. Et c'est vraiment ça dont on parle à l'intérieur. Donc je t'invite à rentrer et on pourra voir ces deux œuvres de Pelagi Baghidi et de Zaya Ramani. Nous voici donc à l'intérieur du bâtiment et euh, immédiatement, on est accueilli par euh, l'une des œuvres euh, de l'exposition. Et vous parliez, euh, Sandrine Collard, de l'importance dans cette exposition des notions d'éducation. Là, on est en plein dedans, évidemment, avec cette œuvre-ci. Oui, alors c'est une œuvre de Pélagie Baguidi qui s'appelle euh, The Missing Link euh, et c'est une œuvre... Très large, avec beaucoup de ramifications. C'est une œuvre sur laquelle elle travaille depuis plusieurs années, qui a été présentée pour la première fois à la Documenta, à Athènes, et à Cassel. C'est une œuvre qui est constituée de, de bancs d'école. On voit des, des bancs d'école un peu à l'ancienne, qui donc questionnent ces heures passées sur les bancs d'école. Quelle est la responsabilité aussi des générations précédentes dans ce qu'on nous a appris ou dans ce qu'on nous a pas appris ou dans ce qu'on nous a transmis sans le vouloir parce qu'on ne nous, nous a pas appris les choses Et du coup, elle se, elle se pose vraiment la question de d'où vient cette histoire. De, elle essaie de, de retrouver ce lien manquant dans l'histoire de l'humanité, de cette déshumanisation très souvent des Africains, des Afro-descendants. Elle parle beaucoup de l'histoire de l'esclavage aussi. Dans différentes configurations, cette œuvre met à disposition parfois le code noir qui était le code français sur l'esclavage. Donc, voilà, elle se pose la question de quelle est la responsabilité de l'éducation dans euh, la perpétuation, en fait, des préjugés, d'une de, de, histoire comme ça, nauséabonde, qui n'est jamais vraiment euh, confrontée. Donc, elle, elle s'interroge beaucoup sur le rôle de l'éducation et sur la, la place de la jeunesse, en fait, euh, aujourd'hui, dans le passé, aujourd'hui, mais, mais aussi, bien sûr, pour ce qui va se passer dans le futur. Pélagie, Bagidi, je suis... Euh une artiste griotte, et j'habite euh, dans les confins du passé, du présent et du futur, et dans d'autres constellations ou dans d'autres temporalités. Il faut dire que Congoville aurait pu euh, s'appeler euh, Bruxellesville, Europeville ou Mondeville. C'est un lieu dans lequel la présence physique extrasensorielle du passé nous convoque au présent c'est un lieu qui est euh, nimbé de fantômes ou de zones d'ombre qui ne demandent qu'à être réactivées Pelagie, vous proposez des réflexions sur la mémoire individuelle mais aussi collective, ce que vous avez découvert... Autour de ce lieu, à Anvers, cette université coloniale, forcément, ça vous a marqué Ce que j'ai découvert m'a marqué au regard des autres. C'est-à-dire que les personnes qui habitent ces espaces-là étaient euh, tout à fait, on va dire, euh, prêts aujourd'hui pour... Euh, ouvrir en fait cette boîte de Pandore dans laquelle il travaille, puisque c'est une université. Et en fait, on a fait ensemble l'expérience de l'excavation collective. On a été traversés par euh, ces murs qu'on avait fermés et par euh, la violence que ça génère, ce silence qui est consensuellement euh, qu tu. Cangoville est une expérience historique. Cette installation que vous proposez à Anvers s'appelle The Missing Link C'est le lien manquant. Alors le lien manquant m'est venu comme une révélation, en fait, comme un, à travers un rêve. J'ai imaginé une figure symbolique qui était venue pour attester que ce qui générait en fait... Euh, le désordre mondial, c'est que le débat sur la conscience coloniale doit être travaillé à l'échelle mondiale, en fait. Il y a un travail sur l'éducation que l'on doit engager, sur lequel on doit travailler, et on doit travailler sur toutes les formes d'apprentissage qui vont nous permettre de comprendre que l'époque coloniale, c'est un traumatisme collectif que l'on porte. Il y a dans cette installation une dimension participative On ne pourra pas faire l'économie euh, d'être en relation et de travailler ensemble sur notre dessin collectif. Le lien manquant, cette installation, elle a mobilisé euh, énormément de personnes... Euh, Et je crois que c'est ensemble qu'on pourra recouvrer une écologie de la relation. J'ai travaillé avec des jeunes. J'ai organisé des ateliers. J'essaie de leur proposer une confrontation avec des archives pour pouvoir développer un esprit critique et pour pouvoir avoir en fait, des outils pour déconstruire. en fait. Qu'est-ce que j'appelle déconstruire je me questionne pour pouvoir être en relation avec les autres, pour pouvoir comprendre ce monde, pour pouvoir comprendre les failles. Tout est fait pour qu'on ne voit pas les failles. Et les failles, en fait, elles sont béantes. Le racisme, est-ce qu'on parle vraiment du racisme Il est vécu. La discrimination, c'est une façon de parler d'une façon édulcorée de la violence d'un système dans lequel on se trouve, d'un système qui produit de la violence, mais tout en sachant qu'on peut tout arrêter, on peut arrêter cette violence. On a la capacité d'arrêter la violence mais pour ça, il faut faire circuler la connaissance, il faut la démocratiser, il faut la rendre accessible, il faut développer l'esprit critique, encenser notre imaginaire collectif. L'artiste insuffle du vivant. Congoville c'est comment, à partir d'un traumatisme collectif fécondé du vivant et c'est possible mmh. Alors, de l'autre côté euh, du couloir, ici, on a euh, « Sismographie des luttes », qui est une œuvre qui a été conçue par l'historienne de l'art Zaya Ramani, mais qui a été un long, long, long processus de recherche qu'elle a amené avec des étudiants à l'Institut national d'histoire de l'art de Paris, et qui, en fait, est une excavation des magazines, de la presse, euh, des pamphlets qui ont été produits entre euh, la fin du XVIIIe siècle jusqu'à à peu près à la chute du mur de Berlin et qui sont en fait toutes les voies dissidentes, toutes les résistances au colonialisme, à l'impérialisme dans euh, différentes parties du monde, On a pas seulement l'Afrique, que ce soit l'Asie, euh, euh, l'Amérique, l'Afrique. Et donc c'est vraiment une manière de planter ici, dans ce décor, dans l'ancienne université coloniale, les savoirs, les résistances, la tradition intellectuelle Tout ce qu'en fait, on n'enseigne pas aujourd'hui, mais qui a existé. Alors très souvent, alors les, les jeunes étudiants, et c'est assez poignant, qui ont 20 ans, disent « mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et on voit à quel point, alors qu'on a des outils pour ça, je veux dire, on a des, des plumes qui sont tellement pas enseignées, qu'en fait, aujourd'hui, en 2021, on dit « qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors qu'on a des outils, des James Baldwin, des Aimé Césaire, qui sont là, avec des outils formidables pour apprendre, en fait. C'est une très belle installation qui nous met face à tout ça en fait, face à toutes ces traditions intellectuelles, face à tous ces écrits qui sont nos outils pour aujourd'hui. On parle beaucoup de décoloniser, mais voilà, ça c'est la première chose, c'est d'insérer tout ça dans nos cursus et d'apprendre euh, d'apprendre aux plus jeunes ce qui est, ce qui est possible. Peter Bones se trouve ici devant un bâtiment qui s'appelle le Collexi Pavillon, le, le pavillon de collection. Et ici, il y a une autre partie de l'exposition Congo Ville. Oui, exactement. Ici, on garde les œuvres qui sont dans la collection du musée, qui sont très fragiles. Donc ici, on a une sélection de 50 pièces et on a rénové le bâtiment il y a deux ans avec des conditions très, très, très high standard. Comme ça, on puisse créer un climat parfait pour montrer les œuvres de Bodhis Isaac Ginghile qui sont installées à l'intérieur ici du bâtiment. Alors, le, le pavillon, ici, accueille les œuvres d'un artiste Bodis Isek Kingelez, un artiste congolais, un artiste de Kinshasa, qui malheureusement nous a quittés en 2015, qui est parmi en tout cas un des artistes congolais les plus reconnus, les plus renommés aujourd'hui, particulièrement depuis qu'il a eu une rétrospective solo au MoMA, au Musée d'art moderne de New York, il y a trois ans, je crois. D'autant plus notable qu'il était le premier artiste africain noir à avoir une, une, une exposition solo au MoMA. Je voulais vraiment avoir des œuvres de Bodhis Issei ici dans l'exposition d'abord parce que ses œuvres sont magnifiques, euh, c'est un artiste qui euh, fait preuve vraiment d'une imagination débridée, une imagination post-coloniale débridée, et je trouvais que c'était très important d'apporter ses œuvres dans ces discussions qu'on a comme ça, euh, en Europe, euh, en Occident, de manière générale, sur le devenir de nos villes, le devenir de ces représentations coloniales qu'on a dans nos villes, le, le genre de, de tension immédiate qui fait surface quand on parle de peut-être enlever des sculptures, ou de peut Peut de les contextualiser, etc., etc. Et on voit que très souvent, ça crée des tensions énormes. Et je me disais que Buddy Sissé Kingeles était un exemple parfait du pouvoir de l'imagination, en fait. Et je trouvais que c'était une grande leçon, en fait, de voir ce que l'imagination peut faire en sachant qu'il créait tout ça à l'époque où sa propre vie, donc toutes ses œuvres sont extrêmement basées sur, sur le Congo, sur Kinshasa, donc ça part de là. Mais c'est un moment, donc, euh, les, années, les années 90 ou années 80, on est dans le moboutisme, c'est un moment où toutes les infrastructures sont en train de s'écrouler complètement à cause de la corruption et qu'au milieu de cette ville qui devient de plus en plus chaotique, de plus en plus difficile à vivre, lui crée avec des éléments entièrement recyclés, des éléments extrêmement fragiles, beaucoup de cartons, ces gens de... Il fait sortir de terre, ces genres de... D'hallucinations, de villes euh, urbaines, des choses complètement folles. Et donc, je trouvais que c'était vraiment une grande, grande, grande leçon, en fait, pour les débats qu'on est en train de mener, qu'on doit faire confiance à l'imagination, que rien n'est immuable, qu'on a le pouvoir et le, et le devoir, en fait, de changer les choses. C'était un personnage extrêmement flamboyant. Il faisait, il faisait, c'était aussi un dandy, quelqu'un qui faisait très attention à son apparence, etc. On était aussi très heureux d'avoir euh, ces cinq heures ici en particulier, euh, ces cinq gratte-ciel isolés, parce qu'elles appartiennent à une collection belge qui n'avait jamais été montrée auparavant. Donc, euh, elles n'ont même pas été montrées au MoMA. Donc, on a vraiment à la primeur de ces œuvres-là, ici, pour le public du middle -Aim. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on ne voit jamais de, de maisons individuelles dans les œuvres de Bodice et King Ce sont toujours des immeubles. C'est quelqu'un qui est très concerné par le sens civique, par l'espace public. On voit des banques, des hôpitaux. La police, la mairie, donc on voit que c'est vraiment quelqu'un qui est occupé par les questions de vivre ensemble. Tout ça encore rentre vraiment très très bien dans nos réflexions contemporaines sur que faire pour transformer nos villes, pas seulement dans, leur, dans les pierres mais aussi dans l'esprit d'être de, de, accueillant en fait pour tous les habitants d'une ville et pas seulement une portion d'entre eux. Le temps passé, nous sommes loin d'avoir évoqué toute la richesse de cette exposition Congoville qui propose aussi des œuvres de Sami Balogi, Jean Katambaï, Simon Lee, Enqueles Thomas, Angela Ferreira, Kapuani Kiwanga, Sven Augustenen, et Elisabetta Benassi. Congoville est à voir au musée Middelheim à Anvers jusqu'au 3 octobre. En complément de l'exposition, le musée a édité un très riche catalogue en collaboration avec l'Université de Louvain. On y trouve des textes scientifiques, des interviews avec les artistes de l'exposition, ainsi qu'une proposition inédite de Soraya Muncia et Leonard Pongo. L'ouvrage en néerlandais, anglais et français est disponible à la vente en librairie, ainsi que gratuitement en version numérique sur le site des éditions Leuven University Press. Pierre-Philippe Hoffmann, je vis à Bruxelles, je suis artiste plasticien, pas seulement, je suis assez connecté avec le monde de la scène aussi. Et une autre particularité, c'est que j'ai deux nationalités, donc je suis à la fois belge et suisse. Pierre-Philippe Hoffmann, nous nous trouvons ici au Signol, à Anvers. Vous présentez ici une très grande installation qui s'appelle Portrait d'un paysage. C'est un projet que vous menez depuis plusieurs années déjà C'est un projet que j'ai commencé en 2012, que j'ai achevé l'an dernier avec la publication d'un livre assez complexe, aussi complexe que n'est l'installation. Portrait of Landscape, c'est une tentative de description. Comment décrire la complexité Il s'agit de ça, en fait, et comment décrire le paysage, le monde, à grande échelle Euh, donc je me suis intéressé à un pays il fallait un pays pas trop grand, pas trop petit histoire qu'il y ait des enjeux mais que ce soit quand même réalisable au bout d'un certain nombre de mois ou d'années et donc j'ai choisi de travailler sur la Suisse parce que la Suisse bah, déjà c'est un des deux pays auxquels je suis lié mais c'est aussi un, un pays pour lequel les attentes en matière de paysage sont énormes c'est le haut lieu du, du paysage pittoresque euh, pittoresque au sens étymologique euh, prêt à être peint donc je voulais travailler avec ces attentes Euh, vérifier si tout est carte postale, euh, si tout est paysage en Suisse. Et surtout, il faut redonner de l'importance à tous les interstices, tous ces entre-lieux, tous ces endroits où il se passe des choses complètement banales, parce que la banalité existe même dans ces euh, hauts lieux pittoresques. Pierre-Philippe Hoffman, ce projet est basé sur une forme de protocole. La plus grande partie de mes projets démarre avec un protocole, une méthodologie que je me tiens à suivre. L'idée, c'est de mesurer un décalage entre ce qu'on attend et ce qu'on obtient. Euh, dans le cas de Portrait of Landscape, j'ai choisi de traverser la Suisse sur 10 lignes droites, concentriques, qui partiraient donc des frontières et qui iraient en son centre, Elgialp, un, un petit lieu en plein milieu des montagnes, le centre géographique. Donc je suis allé euh, méthodiquement à pied depuis les frontières vers le centre de la Suisse sur 10 lignes droites, ce qui fait 2700 km. Pour être représentatif de toutes les possibilités d'un pays, il fallait que je traite toutes les saisons, toutes les typologies, toutes les altitudes, tous les usages du paysage. Et donc voilà, j'ai mis en place tout un, un système qui me permettrait de donner le même poids à chaque endroit que je croiserais en chemin. Et euh, au long de ces 2700 km, je me suis efforcé de réaliser un plan fixe d'une minute après chaque kilomètre parcouru. En vidéo En vidéo, oui. Ouais. Alors l'intérêt de cette méthodologie, c'est qu'elle elle met en confrontation une subjectivité totale. C'est qu'au bout d'un kilomètre, il faut bien filmer quelque chose. Et que pour rendre ce, quelque chose, ce petit quelque chose intéressant, bah, il, il faut y aller de sa subjectivité, y mettre beaucoup d'intention. Et à la fois, le, le nombre de vidéos collectées, 2700 vidéos, va neutraliser toutes ces petites intentions. C'est ça la recette de ce projet, en fait. C'est de se donner assez librement à tout ce qu'on rencontre et finalement compter sur un traitement quasiment scientifique en post-production pour neutraliser euh, toutes ces rencontres. Ce qui fait qu'on est dans un état d'appréciation du, du travail extrêmement particulier, où on a envie de regarder les détails, on a envie de regarder chaque vidéo pour elle-même, mais à la fois, il y a tout le reste du groupe qui nous appelle et qui nous dit « mais regarde-nous de loin, prends un peu de recul et regarde le pays ». Qu'est-ce que c'est un écran par rapport au reste, par rapport à 37 minutes de film présentées sur 72 écrans C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un travail sur la complexité, de voir de quelle façon notre mémoire, notre œil, nos habitudes, nos envies compressent tout ça dans un moment extrêmement résumé, alors qu'en passant un peu de temps, on fait émerger des détails assez intéressants. Et donc très concrètement, nous avons une installation de 72 écrans qui fait 36 mètres, de long et tous ces écrans sont disposés proches du sol. Donc le spectateur est invité à se pencher et à regarder toutes les histoires qui se racontent. L'installation que vous présentez ici au signal, on sent que vous avez forcément réfléchi au contexte, au bâtiment dans lequel elle s'inscrit. Elle est soutenue en partie par le Vlaams Architecture Institute. Vous avez déjà exposé au SIVA aussi. Vous êtes pas mal lié au monde de l'architecture finalement Oui, ce n'est pas une recherche en fait. Il se fait que les architectes s'intéressent aux questions que je pose euh, et que souvent ils ont une approche euh, très centrée sur le document aussi. Avant d'entreprendre un projet d'urbanisme ou d'architecture, il faut se documenter sur le contexte. J'ai aussi discuté avec des chercheurs en architecture qui soulevaient l'importance de la description en architecture. C'est une matière qui les intéresse tout autant que la construction ou que les grandes études urbanistiques, c'est comment réinventer la façon de poser le regard sur notre environnement. Et je crois que c'est en, en ça que ça intéresse euh, des lieux, en effet, comme le SIVA qui avait exposé lieux communs, euh, le VLAMS Architecture Institute pour ce travail-ci. Et ce travail-ci avait été montré aussi euh, précédemment à Bâle, au musée d'architecture, le Sam Basel, qui est aussi un lieu dédié à l'architecture. Alors ce qui est intéressant dans le cas du Sam Basel et ici, c'est qu'il y a cette accroche avec d'autres disciplines. Le Sam Basel est à côté du musée d'art contemporain à Bâle, et ici on est dans un lieu qui est connu aussi pour la musique, pour les arts de la scène, et donc ça, ça crée une, une porosité qui m'intéresse. quand on se promène, quand on s'impose en tout cas de, de parcourir un chemin à pied et qu'on s'impose cette lenteur, ben on découvre des choses par hasard. Et je veux que le spectateur soit dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il se déplace et puis tout d'un coup il a envie de s'arrêter, il a envie de revenir, il se demande s'il regarde la bonne chose, s'il n'y a pas plus intéressant à un côté, et en fait il se retrouve dans un comportement très proche du, du promeneur. Ce que j'aime beaucoup notamment ici, c'est que l'exposition, on l'a dit, est assez longue, 36 mètres de long, et que c'est un des rares lieux en Belgique où je peux déployer ces 36 mètres en une seule ligne. Alors c'est fantastique, parce que le bâtiment le permet, évidemment il faut un peu rivaliser avec ce bâtiment, qui a plein d'usages, mais j'ai investi un lieu tout à fait public, un espace public de ce bâtiment, et non pas un espace cloisonné d'exposition, qui serait sans doute plus intéressant pour prendre conscience du travail, mais ici elle s'adresse à tout le monde. Et ce que j'aime beaucoup dans la longueur du lieu, c'est que des gens sortent de la salle de spectacle, et... Euh, On les voit quand ils remarquent qu'il y a une installation, tout d'un coup, ils ralentissent. Au début, ils ne la voient pas, ils ralentissent, puis ils s'intéressent à quelque chose, puis ils s'arrêtent, puis ils se penchent. Et puis tout d'un coup, ils sont entrés dans une toute autre temporalité qui est celle des images. Ils ont oublié leur but premier, mais ils sont rentrés dans une image qui est, en plus de la vidéo, dans laquelle il ne se passe généralement pas grand-chose. Et donc on est dans un état d'attente, on est tout d'un coup dans un autre type de comportement où on espère qu'il va se passer quelque chose qui ne se passera pas forcément. Et quelquefois s'il se passe quelque chose c'est une branche qui bouge, une voiture qui passe, un skieur, de temps en temps il y a un peu plus, mais c'est vraiment des, des petites surprises qui jalonnent le parcours. À côté de cette énorme installation, Pierre-Philippe Hoffman, vous avez aussi décliné ce projet en livre. Il me semble que ça a été toute une aventure aussi, la publication de cet ouvrage. C'est un, un livre interactif où on peut redonner vie à la plus grande partie des images. Il y a en fait une application qui est fournie avec le livre et qui permet de reconnaître la majorité des images. Elles sont cliquables et puis le, la vidéo se lance euh, immédiatement. Donc c'est pensé comme ça. Évidemment, il faut trouver une forme qui soit à la fois plaisante mais à la fois très très rigoureuse autant que ne l'est le travail. Euh, je crois que c'est ce qu'on sent aussi dans l'installation, c'est qu'il y, y a une grande rigueur mais il y a aussi un plaisir. Euh, c'est d'ailleurs tout l'intérêt, je, je crois, de, de ma démarche actuellement, c'est d'essayer de, de récupérer les codes de l'art conceptuel des années 60 mais apporter une dimension qui était souvent absente dans l'art conceptuel des années 60 à savoir le plaisir. Une des citations qui a guidé ce travail, enfin, très vite, elle a fait corps avec mon travail journalier de marche, c'est une citation de, de Schiller qui parle de la notion de sublime. Sublime avec un grand S. Sublime, ça ne veut pas dire beau, ça veut dire complexe. Grand, tellement grand que je ne peux même pas en former l'image ou m'en faire une idée concrète. Sublime, c'est de l'ordre de l'univers. Et donc, évidemment, la notion de sublime, c'est celle qui s'est imposée à moi tous les jours en marchant, je rencontre de nouvelles choses, mon attention se dilue dans de nouveaux détails et au fur et à mesure que je marche, je perds la mémoire de ce qu'il y avait la veille ou de ce que je viens de croiser. La vie est comme ça, hein. il ne faut pas marcher pour le voir. C'est un tri quotidien entre ce qu'on va garder et ce qu'on va oublier. Très souvent, on arrive à un endroit où on attend des choses extrêmement spectaculaires, des panoramiques que tout le monde a envie de voir, surtout en Suisse où tout le monde connaît le nom des montagnes. Et on arrive au moment où c'est le brouillard. Alors moi, je suis un protocole, évidemment. S'il y a du brouillard, il y a du brouillard, on filmera le brouillard. Puis très souvent, on se trouve aussi entre deux lieux. On est au bon moment, mais on est à l'endroit absolument pas spectaculaire. Et donc tout ça fait partie du projet et est présent d'une façon ou d'une autre. Mais on est très souvent juste à côté de ce qui est attendu. L'exposition Portrait of a Landscape, portrait d'un paysage de Pierre-Philippe Hoffman est à voir au single à Anvers jusqu'au 9 janvier. Le projet se décline aussi en un beau livre publié aux éditions Mère B et C'est ici que se referme cet épisode de façons de voir, avec les voix de Sandrine Collard, Peter Bones, Pascal-Martin Tailloux, Pélagie Baguidi et Pierre-Philippe Hoffman. Réalisation Fabrice Cada, avec le soutien de la Direction des arts plastiques contemporains et de la cellule architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures. Oui Oui, oui. La première.